اسمنا الله الرحيم كملنا اي درس او اي باب تم من هسه كفر من سبب كفر من عمي هذا ايوه من ادم لكن عندنا في صالح نعم اصلا ما معنى الاطراء لا تطرو لا تتر... لا تطرو تطرو لا تتروني عفوا ماذا الحد المدح كل هذا الشيء اي الاطراء خاص بالمدح هو propre aux éloges al-tara من غلو واعم وما معنى التنتع هلاكن متنتعون ما هم متنتعون التنتع ما هو هلاك المتنتعون غولات ولكن الكلمات تناسب له معنى تعمق تعمق تعمق c'est le fait de va faire trop ça ça, ça peut aussi le, le, le sens de approfondissement alors omc c'est la profondeur ta omc c'est le fait de rentrer dans la profondeur mais dans le sens qui est voulu là, dans ce hadith là c'est le roulou ama ah, des fois tu aكل مثلا فلان d'étudier euh, la, la, la, la, la question et s'y approfondir la question ici approfondi grave là c'est pas le même sens alors on s'enfonce dans la chose mais là dans le sens de rouler وقوله اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو اياكم ما معنى اياكم احذروا بني جام قد نوصل باب ما جاء من التعاليل في من عبد الله Kabrin, saliqin, bakeyf, <zentration> Ça, est le qui qui du jugement de de adore adore adore Allah Allah d'une d'une tombe tombe il adore Allah tombe. Bakeyf, que dire de celui l'homme கபரின் dans la tombe وهذا الباب شيئاً ما لله في في لله. آه, نفس كي يعني அமார توافقت الدعاء لو قرت سيا متت تقول لي موجعك الله لو قرت تنوخ سابل قبر وبعد يفركم تو اوهكذا الرسول ممكن هذا من باب سد الذرائع يقول في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان ام سلمى ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها بارض الحبشه وما فيها من الصور وقال اولئك اذا مات فيهم رجل صالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تذكار الصواب اولئك شرار الخلق عند الله فحاول اي جمعوا بين فتنتين فتنه القبور وفتنه التماثيل بقت عائشه ا rapporte que um salama toutes les deux epouses du prophete sallallahu alaihi wasallam que Celle-ci, cette dernière, a rapporté au Nabi sallallahu alayhi wa sallam ce qu'elle avait vu comme église lorsqu'elle était en Habacha. Habacha, c'est l'éthiopie actuelle. Wa'adha ka na'ana al-hijra al-Ula. C'est-à-dire que la première hijra, l'abashi al-Najashi. C'est tout ce qu'elle a vu comme image et comme statue. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Ceux-là, lorsqu'un homme meurt en leur sein parmi les gens pieux ou les dévots, il construit sur sa tombe un lieu de d'adoration et ils le reproduisent ils font des statues à son effigie ou même des images cela sont les pires de la création près d'Allah et Aïcha l'a dit ces gens-là vont joindre entre deux mots qui sont le mal des koubours et celui des soirs et là les tmafil c'est plus les statues تماثيل على تمام كان في مرض موتي. يقول كنيسة, هي معبد النصارى கதி மரல் l'église, la cathédrale, la chapelle. Qu'est-ce qu'il y a Et qu'est-ce qu'il y a de l'arabe du Yahoud? Oui, en français. En arabe. Qu'est-ce qu'il y a de l'arabe du synagogue? C'est un béa. Béa. Comme le béa, la vente. Et des fois, il met le canisseur. Pour les deux, il a fallu mettre Beir pour les deux. D'accord Ils peuvent dire Beir pour dire une église catholique, et ils peuvent dire Kanissa pour, pour dire une synagogue. Et eux, les gens du livre, في شَدْعِهِمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهُ إِلَّا فِي مَعَابِدِهِمْ Vous voyez Ils ne pouvaient adorer Allah que dans leur lieu de culte. « Alors que moi, avec cette particularité, que la terre entière m'a été donnée comme un lieu d'adoration et le sol comme un moyen de purification. »« Où est-ce qu'il a intérêt de faire salat ?»« Il y a des lieux en des macabres, dans les cimetiers. » ده مكان الحمام يعني حمام ce évolue là c'est le toilette وا وكذلك يعني aussi également ها ترى يجوز يجوز ها صوره لا تمدع من الصراحه هذا مكان الذي بنزل ايوه لكن جاء في شعر انه قد سوريافي Et également, la salat des muslims ne sont pas celles des Nasara, donc il n'y a pas de l'ultibes, pour les gens. Là, quand la salat des muslims ne sont pas celles des muslims, c'est le même salat, tu ne vois pas la différence. La salat des muslims et celle des muslims, elles diffèrent. Quelqu'un qui fait salat, un muslim qui fait salat dans une calissa, tu sauras que c'est un muslim quand il fait salat. Bien que c'est permis, mais il faut éviter celle où il y a des images, tout ça et tout ça. Mais si même tu viendrais à le faire dedans, la salat ne serait pas partie là, pour autant. Aye. un autre lieu qui a été définit par un hadith où il n'est pas permis de faire la salat. Il y a des najas. Non, ça c'est les ram. Ça peut être n'importe quel lieu. Là, je ne suis pas un lieu à l'enclos des chameaux. Car il a été dit que les chameaux ont été créés à partir de chezatine. Non pas qu'ils ne sont des najas, parce qu'on peut monter dessus. On les mange. On les mange. Mais le lieu où ils vivent. Donc, ces lieux-là, la salat, elle n'est pas permise. C'est vrai. Il y a quoi le masjid Il y a quoi le masjid Il y a quoi le masjid Il y a quoi le masjid Le masjid, là, c'est un lieu d'adoration, en fait. Et non pas le masjid comme les gens entendent mosquée, aujourd'hui. Le masjid, là-bas, c'est le lieu d'eux pour sa nation. Ça y est, c'est le masjid. Il s'agit là, il y a ce joudou. On dit masjid. سريع الذكرasyon Il a été dit qu'également mosquée et endroits des prosternations du zoo sur le côté posterieur Charar al-khalq ay aksarhum sharar les fi'a Fahawla yajma'un bayna fitnat al-kubur wa fitnat al-tamasil Cela on joint entre le mal des tombeaux celui des statues wa hadi al-jumla min kalam Sheikh al-Islam wa laysat min nass al-hadith Ajdi Aisha ma tula'na c'nera afwan Ça sera quand même de Sheik al-Islam. On corrige. Fitnat al-kubur, ay, anna hu mizai banan au masjidan ala kabrin, fa inna hu yu'addi fil nihaya ili'a barat sa, ili'a barat sa, ili'a barat sa, ili'a barat sa, habib al-kabr. Je vais faire déconstruire un lieu d'adoration sur un kabr, une tombe, amènera au final à adorer cette tombe. صنع التماثيل اي انهم يصورون تيمسا لا نراجم صالح قصده بالاقتداء به ومحبته الاقتداء به ومحبته وان ذلك يؤدي مع مرور الزمان لعبارته لفاد تاع ستاتيو كلكا سونفجي ميم سو لو بوت سي جوست س رابل لبيرسون كار سوغون لي ستاتيو ديريت بور سا جو ني رواي ميم شي كوفا لي فور ستاتيو دوم qui ont marqué l'histoire, du roi, de ce qu'ils appellent des héros, ainsi de suite, pour se rappeler d'eux en fait, c'est pas pour les adorer. L'un qui dit avec le temps, ça finira par ça, parce qu'ils sont adorés. Donc, le statut, c'est interdit. À l'effigie, c'est comme le soir, t'asourir. Tout ce qui a, une âme, animal ou être humain, ou autre. Tout ce qui est censé être, un être vivant, à la base. Même si, e ça y est ce qui initialement était notre vivant parce que déjà je dis bois ben j'ai fait un mort il y a pas d'âme dedans du malaba c'est notre vivant c'est une créature qui a une âme là-bas comme si elle est morte par exemple où des gens disent par exemple ils disent euh, pour des des créatures qui bougeraient Il dit, Ils disent, mais c'est quoi la faïda que j'enlève Ils disent, la créature, elle bouge encore. On dit, j'enlève la tête. Donc, il serait animé. On dit, naïm, il serait animé. Mais le hadith, où le hasa, il est venu que surah ou à ra'as. L'image, c'est la tête. Donc, même s'il bouge encore après, par oh, exemple, tu fais un dessin, quelqu'un, il fait un, une, un, un truc d'animation, il lui enleve les têtes. Il faut que ce soit halal. Voilà. On dit, à ce moment-là, tu n'es plus dans l'interdiction. Pourquoi il n'y a plus la tête On ne regarde pas le mouvement, on regarde la forme initiale, c'est la tête qui est d'image. Qu'elle bouge, qu'elle ne bouge pas, s'il y a la tête, c'est le surah. S'il n'y a plus la tête, ce n'est plus le surah. On a quand même dit le moment où la personne fait le dessin, il prend la photo, il est tombé dans le travail, il a fait la photo. C'est-à-dire pas... Il y a des gens qui font une photo, il Après... fait, ils font toute la tête. Ah oui, non, ils n'ont pas le droit. Voilà. Que quelqu'un qui fait, par exemple, une animation de base sans la tête. Ou il dessine quelqu'un sans la tête. Ça fait l'aide. Ah ben quelqu'un qui prend la photo avec la tête après qu'il enlève, il dit non, t'as fait une tassewine. T'as mis une tassewine là, ce moment-là. Il aura fait une tassewine donc il aura pris le péché. Même si il enlève, après. Il dit les charles et les j'malis. Tourbiruna, Aïchatu radirao anha. Anoum salamata radirao anha. Quand akhbarat al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, anaha ra'at ma'abadan ni Nassara. Fi ardi al-Habasha. حينما هاجرت مع زوجها الاول وكان صوروا في الصور فخبروها فخبرها النبي صلى الله عليه وسلم عن سير ذلك وهو ان صار اذا مات عندهم الرجل الصالح بنوا على قبره موضع عند العباده وصوروا فيه صورته ثم يبين صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء الذين يعملون هذا العمل هم اكثر خلق شرا عند الله وكايشه فقط ام سلمى à formule le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parce que la vit en Habasha lors de la la première hijra elle était elle, elle est encore mariée et son mari est mort par la suite en Habasha certains racontent disent qu'elle a apostasié et d'autres racontent disent non c'est pas vrai certains disent qu'il est, est devenu nasara là-bas je dis non mais est-ce que vous trouvez quoi qu'il en soit après elle a été mariée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam par le Negash limam c'est le fond wali A distance. Celui qui a payé le Mahd. Celui qui les a mariés tous les deux. Donc à la base, le Nabi sallam, il parle en Wali. Il a Wali le... en lui-même. Ah, Fouad, non. Euh... Je rectifie. Il s'est marié avec elle, elle était sur place avec lui. D'accord Quand ils sont mariés, ils étaient... Euh... Elle euh... me dit Non mais elle me dit Elle me dit Parce que lorsqu'on a demandé en mariage Elle a dit euh... Je crois qu'elle a dit Je suis âgé et j'ai une fille Et après Non je suis jalouse et j'ai une fille Je suis jalouse et j'ai une fille Et le nabi sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Je n'ai sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam Ré-ratak, on ira-zoukana li-bintak. Adora que Allah, il a moindrisse de ta jalousie, et la souciation pour ta fille va venir. Ouakaza. Moi, je ne confonds pas ce qui a été mis par le Najahashi. Tel si l'Habibah. Moi, j'ai confondu. C'est Oum Habiba qui était marié par le Najashi. Les deux, elles ont eu le téléphone à la Habacha. Et les deux ont eu le téléphone du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'une des deux était mariée par Najashi. J'ai un doute. Je crois que c'est Oum Habiba. Je ne crois pas que c'est Oum Salama. Je crois que c'est Oum Habiba. Encore. Inchallah, je vérifierai. En gros. Taïr. Donc après le Nabi sallam, a savé que ces gens-là qui font ces images par la suite, ce sont les gens qui font le plus grand mal auprès d'Allah azza wajalla. Qu'Allah le protège. Yaqul al-fawa'id: Qaboul khabar al-mara'a al-adli. Si hadith afaq on accepte l'information provenant de la femme qui est juste, qui est connue pour la droiture et la véracité. Lakin hadha fi al-khabar al-akhbar. Ama cha'ala tafidma fala ce qui touche aux sentences non. La femme pour pas d'un. C'est si témoin de zina, témoin d'un meurtre, témoin d'un vol ou quoi tout ça, c'est pas accepté. Ama cha'ala les akhbar, n'am, wa riwaya kadhalik, n'am. C'est un hadith accepté. C'est la porte de l'information. C'est accepté. Mais ce n'est pas de la misogynie. C'est qu la... ce qu'Allah a voulu, ce qu'il a décrété. Un tadilla l'une d'eux, tu te soucieras l'une de l'autre. Tu anomes. Les hommes, les femmes, c'est huit deux femmes. Pourquoi Parce qu'une oublie, elle sera pour le rappeler car la femme elle oublie beaucoup. Elle oublie beaucoup. Et elle enfourbe beaucoup, et elle mélange beaucoup par rapport à l'homme. Et c'est comme ça qu'elle, c'est là que j'ai comme ça, non Par rapport à ça. Le jugement c'est qu'Allah il a fait que Le témoignage d'une femme, c'est la Blanche soudanaise. Orazam Midnop Zidiya. Sa famille a d'influence sur sa religion. Abdoul Hadis d'Abissaid El Khoulani. Il dit: "L'attachement aux images dans les lieux de culte est une coutume des chrétiens." Faire des images dans les lieux d'adoration, ce n'est parmi les coutumes des Nassara. Donc, tu vois des musulmans mettent des photos de leurs chères ou à Casaï, Casaï, Casao, devant la mosquée ou tel endroit ou tel endroit. Et ça c'est c'est un tir à la base de Nassara, le Tchaboubi de Nassara. تحريم بين المساجد و القبور. Qui n'est pas pas permis de construire des mosquées dédiées aux défunts sur les tombeaux. Et là-bas on construit rien sans comme. Ni mosquée, ni maison, ni rien. تحريم وضع الصور فوق القبور. La sélection de but des images se découvre. Comme le font le Koufar par exemple quand ils marchent chez eux aujourd'hui, ils vont mettre la photo de Attel, ça date de naissance, là de décès, son nom est Kadaï Kadaï. Et dire aussi qu'il est copié. Comme d'habitude. Munasabat al-hadith al-bab, rapport du hadith par rapport au chapitre. Haitsu dalal al-hadith ala taghriz fi an-nahy fi man bana ala qabri rajulin salih. قولي اني عباده الله وكيف بمن عبد الصليب القبر الحديث يبر montrement la dureté la sévérité du chassim du, du de la critique alors contre qui aura construit à l'adoration pas de la tombe alors comment dire celui qui adore la tombe directement qu que ça veut ton jugement nasabat alhadith li tawhid حيث دل الحديث على تحذير من بناء المساجد على القبور ولما في ذلك من تعظيم اصحابها والتعظيم عباده وصرف عباده لغير الله شرك ده حديث pour montrer l'avertissement de la construction des masajid c'est-à-dire l'adoration sur des koubou car cela amène une glorification de la personne et cette glorification quand par le ta'zim c'est une ibadae wal ibadae lighayrillah c'est quoi le jumon shirkun <muchan> nam ثم قال الدليل الثاني من هذا الباب ولهما يعني البخاري ومسلم قالت من قالت عائشه toujours لما نذر برسول الله صلى الله عليه وسلم تفيق يطرح خميسه له على وجه على وجهه فإذا ختم بها كشفها فقال هو كذلك لعنه الله على الجهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا ويحذرون ما صنعوا ولولا ذلك ابرز قبره وغير انه خشي ان يتخذ مسجدا اخرجاه وكالت دي عائشه lorsque la maladie s'est aggravée son prophète sallallahu alaihi wasallam il posait sur son visage un vêtement qui a des motifs et lorsqu'il avait du mal à respirer il le, il le retirait pour respirer Et au moment où il avait le visage découvert, il disait que la maldiction d'Allah s'est sur les Yahoud et Nasara car ils ont pris les tombes de la prophète comme une adoration. Donc c'est-à-dire qu'il a mis en garde contre ce qu'ils ont fait. Et si ce n'avait pas été le cas, sa propre tombe aurait été rendue apparente et adorée. Et là, il y a un même qui est venu également. Par rapport à son combe. إن شاء الله يَقُرْ فِي شَحْ الْكَلِمَاتِ وَلَا هُمَا أَيَدْ بُخَالِي وَمُسْلِمُ نَزَرَ بِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى مَنَزَرَ بِهِ مَلَاكَ الْمَوْتِ وَالْمَلَاكَ الْكَرَامِ لِي قَبْد رُوحِي C'est un moment où l'ange de la mort venait pour prendre son âme dans les affres de la mort ainsi que les ceux qui aident l'ange de la mort à faire sa mission تَفْيْقَ إِجَعَلَ يَتْرَحُ يَسْمِيْهَا تَفْيْقَ إِجَعَلَ أَخَذَا قَعْمَ c'est les verbes qui viennent pour dire se mettre à quelque chose on appelle ça أَفْحَلِ شُرُوء أو أَلَيْكُسَعَ pour indiquer que tu commences à faire une action tu as comme par exemple dans le monde تَفْيْقَ إِجَعَلَ أو أَخَذَا إِجَعَلَ ou أَخَذَا إِجَعَلَ et il s'est mis à pleurer يَ le muallam ou muallima. Et puis la mise à chemise censée un vêtement avec des motifs dessus. Il semble peut-être des très. Et il est tombé بها كشفها اي ذا نجس او نحو. Et il enbahsa afdan. نفسه كشفها ليتنفس لي parce qu'il avait du mal à respirer et l'envers cette chemise pour respirer. Enfin ça allait tout faire. لعنت الله اللعن من الله الطرد وابعاد رحمته من الناس السب والدعاء امرجوا اب يتخذوا قبور ان بيئها مساجد اي كنائس وبيعا يعبدون الله فيها سيادير كيزو بري لي ليو لي تومب دو لافو فات كوم ايغليز اي كوم سيناغوج pour y adorer Allah كيف سيما يزيميت اكيد راحوا قاموا منو سيمين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 تراثبوا الشيخ الإسلام سلاك سعيشة كيبار ولولا ذلك ولولا لعنتوا اليهود والنصارى أو ولولا تحذيروا من ذلك وخوف اتخاذ قبلهي مسجدا ce n'est pas été le cas c'est-à-dire qu'il a fait qu'Allah عز و جل il a maudit il a yelud il a nasara Ou s'il n'est pas mis en garde les gens, alors tu aurais vu aujourd'hui ça tombe, c'est faire adorer. Bien qu'elle se fait, adorer par des gens. Mais, alhamdulillah, il y a des gens qui font leur travail pour les repousser. Mais ça aurait été pire encore. S'il n'y a pas eu ce genre d'ahadith, ça leur aurait été pire encore aujourd'hui. La oubliza kabrohu Eidufina Kharij Ojerati exacte la tombe n'aurait pas été enterrée dans la pièce où les morts Alors tu es mise dans un lieu vraiment évident exposé. Raina wa khashiyan yattakhaz masjidah, ay lakina khafa al sahaba an yattakhidha qabruh masjidan, fadafanahu fi hujratih. Et les Sahaba ils ont eu peur que ça tombe en surprise comme l'adoration donc ils l'ont enterré dans ça. Sa... pièces. Mais l'Aïla, ce n'est pas ça. L'Aïla, c'est que l'Aïla, ils se font enterrer là où ils sont morts. Dans la hadith de l'Aboua Karassid d'Ikrad Al-Aman. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça l'autre. La cause que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est enterrée dans la chambre de Aïcha, c'est parce que c'est là qu'il est mort. Aïcha, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit Aïcha, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, قاله وفيق سكرات الموت لعن الله اليهود والنصارى وذلك لانهم بنوا على القبر على قبور انبياءهم مساجد ثم استنتجت نعم استنتجت عائشه رضي الله عنها انه يريد بذلك تعذير امته من ان تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى فتبنى على قبر مسجد ثم بنت ان الذي منع صحابه من دفن خارج غرفته وخوف من ان يتخسق قبره مسجدا دونك لا il explique ce qu'on vient dans le did dans le hadith mais a la fin il dit qu'Aisha a dit ça qu'elle a été un acteur de la pièce par peur de que Satan soit doué par la suite Aïcha dit pas ça elle. je ne sais pas pourquoi Allah Allah mais ce n'est pas ça la cause Aïcha enfin, Aïcha El Fawaid Bayel Maha Salam le Nabi sallallahu alayhi wa sallam une chiddette en naza ce qui montre que le prophète sallalahu alayhi wa sallam a subi comme avant de la mort avant de mourir certes le prophète à l'ummah ceci que le prophète sallalahu alayhi wa sallam s'adressait à sa communauté jawaz laan al-kufar asabi al-umum qui les permet de maudire les kuffar de façon générale et en plus regardez bien c'est avant sa mort qu'il a dit cela ce qui montre la gravité de la chose et les gens aujourd'hui veulent prendre les juifs et les chrétiens en arrière Alors que le Nabi s.a.w. était en train de mourir, il est maudit ça. On entend déjà qu'ils disent que ce sont nos frères, les trois religions de l'autorisme, je ne sais quoi, comme bali verre. Ou ali azzu billah. Rabi an tachlim binar al-kubur, ou umouman, qui n'est pas permis de construire sur les tombes de façon générale. Hamisan, fil hadith, radd ala al-lazina ujizun al-bina al-kubur al-ulama tamyizan lahum an ghayrihim. Dans ce hadith, il y a une réflexion pour ceux qui permettent de construire, de faire comme des mausolées ou des bâtisses sur les coubours des, des ulamas pour qu'ils soient distingués des autres. Alors on dit là, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était plus distinct que des hommes, il ne l'a pas fait pour lui. Les sahabas n'ont pas fait pour, pour, pour, pour, pour eux-mêmes. Comment aujourd'hui on va le faire nous-mêmes pour d'autres personnes Et cela va amener à faire comme les... Comme euh, les, les, les, les, les, les kitab. C'est le même Allah. Tarzim des ulamas et des salihis. سابعا ان البينات القبور من سنن اليهود والنصارى فديكو كل شخص له قبور السنه تراديسيون على باس كي بيان دي اليهود و النصارى سابعا بيان فقه عائشه رضي الله عنها اس كي موت الفقه ديال العين كي لافا عائشه ثمانيا في الحديث بيان سبب دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرتيه فالحديث يموت لا كوز بور لاكل النبي صلى الله عليه وسلم تنتير دو لا بيس كما قلنا دي لا كوز رييرس ني باسا بمناسبه الحديث الباب le rapport du hadith par rapport au chapitre حيث دل الحديث على تحريم بناء المساجد على القبور وعباده الله عندها فكيف بعباده اصحاب القبور هذا حديث يبدو ممكنه ادكسيون دي كونستروير sur les cbur de l'adoration alors dire que dire de adorer directement ces cbur وثانيا مناسبه الحديث التوحيد rapport du hadith par rapport au tauhid حيث دل الحديث على التحذير أن بنا المساجد على الكبور ولما في ذلك من تعظيم أصحابها والتعظيم عبادة وصلت العبادة لغاية الله الشركون السلامام إلا كالحادث قصيدان نعم بهذا كملنا درسنا عقل اليوم نأخذنا زالي لين وصلوا كبير إن شاء الله غادا درسنا وإذا كيفا درس فإذا ما يؤدرس إن شاء الله قيل الله هنا والحمد لله والحمد لله